C. Répondez oui ou non selon votre expérience. Vous êtes allé en France Oui, je suis allé en France. Non, je ne suis pas allé en France. Vous avez vu Paris Oui, j'ai vu Paris. Non, je n'ai pas vu Paris. Vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo Oui, j'ai lu Les Misérables de Victor Hugo. Non, je n'ai pas lu Les Misérables de Victor Hugo. Vous avez mangé dans un restaurant français Oui, j'ai mangé dans un restaurant français. Non, je n'ai pas mangé dans un restaurant français.